Unité 9, leçon 3, phonétique. Répondez comme dans les exemples. Conseil de santé. Je peux faire du sport? Fais-en. Je peux faire de la boxe? N'en fais pas. Je peux manger de la salade? Mange-en. Je peux manger des gâteaux? N'en mange pas. Je peux boire de l'eau. Bois-en. Je peux boire du whisky. N'en bois pas. Je peux prendre du riz. Prends-en. Je peux prendre du saucisson. N'en prends pas.